Kevin, la 311 e euh, je vous présente mes meilleurs voeux tout d'abord pour débuter euh, cette nouvelle année, cette euh, nouvelle émission euh, au programme cette semaine qu'est-ce qu'on va avoir de beau euh, on va écouter d'abord un artiste s'appelle Daniel Avry qui est de Bandsmooth qui nous fait de la musique électronique euh, mais euh, bien inspiré aussi de, de My Bloody Valentine puisqu'il joue dans des groupes qui jouent plutôt euh, ce style musical Et après on va continuer avec Polygon Window qui est euh, euh, des phases B de Afex Twins qui est sorti il y a, il y a quelques années. Quand. En tout cas qui vient d'être ré réédité sous le nom de Polygon Window. Et après on ira écouter un, un peu de techno avec le morceau Jack Sheet euh, fait par euh, Arsène. Donc tout de suite Daniel Avoy pour euh, ouvrir cette émission. avec euh, les Anglais de Manchester Nightbus avec leur album qui est sorti en automne dernier euh, Passenger on écoute le morceau Somewhere Nowhere et juste après ce sera l'italien Andrea Laslo Simone extrait de son dernier album euh, Quando et après on aura un peu de Diority Columbe Calci, spingi, cercando di guarire. Et euh, un extrait de son album sorti en 2022 Denouncing the Hypocrisy of Our Time désolé pour l'accent comme d'hab sorti chez Filmates Records euh, le morceau c'est Two Strange Hands on My Favorite Door et juste après on va écouter le Neo Soul un peu électronique un drôle de projet hybride de Nourishing by Time avec le morceau Max Potentiel et juste après ça sera la scène de, Côte de Copenhague avec Goodyear et le morceau Dealers You've got many figures I don't even know. Goodbye. On poursuit avec euh, Shadé et le morceau Kiss of Life, un peu d'amour, un peu de douceur. Et juste après, on sera avec euh, Nate Birschall euh, et son album Dub Jazz. Le morceau, c'est Son of Meditation, euh, Jazzman du nord de Manchester qui fait du saxophone. extrait de son dernier projet, The Collapse of Everything. Et juste après ça sera Alec Lee et pareil un extrait de son dernier album sorti l'année dernière, Call Fit et le morceau ça sera Too Soon. avec Exum et le morceau Losing Focus, une sorte d'intrigue Inditronica euh, qui est sur leur album In Russia, A hey is a Nine Down the road in with Jay, I would go to Shenandoah I'm just to stay up with my cousin Used to buy the book, was a plug -in in and then it wasn't I think about over the world, getting high as one Could've split the pill to brain. I love a man, Jane smoking on that good door, I'm here to carry town Get back to my can of here, and light another round conclure cette émission de Goodbye Kevin la 211 e c'était le morceau, euh, 311 e c'était le morceau I Am Girl euh, Quatuor d'Amsterdam qui vient de jouer au Transmusical de Rennes qu'on espère voir un peu partout, euh, vous avez entendu gros mur de son et porté par euh, leur chanteuse euh, et surtout avec ce tube I Am Girl euh, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite encore euh, une très bonne année